de la musique, c'est avec euh, Nicolas pour l'émission Trip in Progress 171 e épisode ce soir sous Galaxy jusqu'à 23h juste derrière ce sera Romuald pour l'émission Check House Bonne soirée à toutes et tous <mouillant> Elexi.